Oh, quand j'entends chanter Noël Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman. Et je songe à d'autres Noël blancs. au ciel le où le bon vieillard descend Je revois tes yeux clairs Maman Et je songe à d'autres